Ala garran en zuliak eta gure gaurko mintsalekuana izanenda esculim eta baita ide ISLRF berazel cartene a butsara dela MN joaleryan korrika ilaganberida eta lester erriurats izanendugu eskorren aldeko mugimendua beti aintsinadoa Eta beharrik, galtze prozesuari buru egiteko baitez padakoa baita. Iparalde juntan badakigu zein importantzia duten ikastolek Euskararen sustatzeko lasterkaldi juntan. Eskualerian bezala beste eskualdetan ere murgitze sistemak ere badira, xutik ezariak, eta urte guziz elgarretaratzen dira sistema hauetako ordezkariak pundua egiteko. Egun hauetan eskualerian bilduak dira, erran bezala bi egituretako ordezkariak, bai bretaniatik etorritako Serge Gego diuaneko ordezkaria dugu, Karin Sarbaxe, ez dakit untxaira dutan ABCM eskoletako alzaziatik etorria, Mikel Mayol hau, eta Brissola eskoletako ordezkaria kataluniatik, eta Jean-Louis Blene, kalandertakoa baita ere ISLRF-eko presidenta. Bon après-midi à tous, donc vous êtes venus ici en Pays Basque et euh, bon pour faire le point un peu comme vous faites chaque année sur les systèmes d'enseignement immersif et je vais vous proposer dans un premier temps de faire un peu le, le point, un petit tour de table pour présenter chaque école où est-ce que vous en êtes et on démarre avec euh, Mikel, Mikel Mayol donc euh, qui vient de de Catalogne qui vient qui nous explique où en sont les écoles les, les écoles Bressola. Bien, les, la Bressola euh, rassemble aujourd'hui 7 centres d'enseignement, 6 <coughs> écoles maternelles et primaires et un collège et nous scolarisons près de 1000, pas tout à fait 1000 mais enfin nous, nous allons y arriver un millier d'élèves euh, dans ces sept centres différents. Mmh. voilà La, la Bressol euh, va célébrer ses 40 ans d'existence. De, J'en suis le fondateur, ce qui ne me rajeunit pas. Et euh, nous avons créé la Bressol euh, grâce à vous, euh, grâce aux, aux Icoastolac, parce qu'à l'époque... Je m'occupais d'une revue qui s'appelait La Falsse, que nous échangions avec M. Bata. Mmh. Je pas si on prononce comme ça. Oui, oui, tout à fait. Et donc, lisant M. Bata, j'ai découvert l'existence des Icastolac. Et je me suis dit, ce que font les Basques, il faut le faire chez nous, parce que c'est le meilleur moyen pour, euh, disons, combattre un système qui nous conduit à l'anéantissement culturel. Mmh. C'est euh, comme ça que nous avons démarré. Et donc... grâce, grâce à votre expérience et le, la première enseignante Ursoula Ferré qui malheureusement n'est plus est venue ici avec son mari pour euh, à Pâques, je crois, avant que nous ouvrions en septembre pour euh, voir comment vous euh, fonctionniez. Mmh. À l'époque, c'était il y a 40 ans. Elle est venue voilà. pour, pour voir un voilà. peu... Vous, vous aviez, je crois, commencé ici en 63 ou... Ouais, 69. Ouais. Ah bon 69. Donc nous, on c'était en 75. Euh, vous aviez donc déjà quelques années d'expérience. Hum mm -hmm. Voilà. Voilà. Et donc, et quelle est l'évolution, justement, de, de ces écoles ces dernières mais années Aujourd'hui, notre problème, aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de mal à satisfaire la demande. On a des augmentations, mais là, on arrive à euh, des blocages au niveau des locaux. On ne peut plus accueillir euh, d'enfants. Euh, évidemment, on va essayer d'ouvrir euh, de nouveaux centres, mais on a des problèmes financiers. On a peut-être euh, euh, la demande, mais cette demande n'est pas tout à fait encore euh, assumée par, euh, disons, les collectivités territoriales, les collectivités locales, et donc euh, ça reste très difficile. Mmh. Jean-Louis Bblenette euh, donc euh, représentant des callandrettes occitanie euh, bon l'occitanie c'est déjà un territoire beaucoup plus vaste euh, une trentaine de départements bah, puis, euh, où est-ce que vous enêtes et enfin, quand est-ce que vous avez démarré d'abord et puis où est-ce que vous en êtes maintenant mais dix ans après vous 79 mm -hmm. première calendrette qui démarre la première association calendrette qui démarre à Pau, et juste en 80 tout de suite après à Béziès Voilà, nous, on a, on a actuellement des écoles sur 18 départements. On a 60 écoles et 3 collèges, trop petits, mais 3, on peut qu'à Voilà, donc euh, on a un mouvement qui progresse avec une énorme demande sociale. Ouais. Une énorme demande sociale. Au nous, on est... Euh, structuré d'une part l'immersion euh, bilinguisme immersif et d'autre part euh, pédagogie freinée ouais. un petit peu freiné ce qui fait que on a été historiquement un petit peu <coughs> à prendre des initiatives sur la question de la formation voilà. mais voilà on a une grosse demande callandrette on est devant un horrible succès C'est-à-dire... la est -à -dire peut... Peut pas faire face Vous, a, vous avez combien d'élèves qui sont scolarisés 3 500, 3 500 et, et... et 60 écoles, et mais c'est surtout une demande considérable partout. Et comme on n'est pas doté de postes par le ministère, suffisamment, même on est à la position très congrue, et c'est la disette, et donc on a du mal à faire face à une demande sociale qui est progressant, et on a eu un grand changement, nous, dans la toute cette période, un peu plus de 30 ans, que de la reconnaissance quand même de la légitimité de l'action pour la langue, alors qu'avant ce n'était pas du tout reconnu, et même du fait du nom et de la reconnaissance de l'existence de la langue occitane. Mm -hmm. alors, ça C'est un truc qui est en train de se gagner, alors qu'il n'était pas gagné du tout. Karine Serbacher, en Alsace, où est-ce que vous en êtes Alors, c'est pas un système immersif, euh, les ABCM On tend vers l'immersif. D'accord. Ouais, c'est quel type de... C'est bilingue C'est oui. un enseignement bilingue Alors, euh, nous, au niveau d'association ABCM, donc, ça a été créé en 1991. Euh, donc, on est, en fait, le, le plus jeune réseau. On a donc 24 ans d'existence. Actuellement, on a deux écoles à Sargoumine, donc en Moselle. Huit en Alsace... Et donc une, ça c'est tout récent, euh, donc le système paritaire, euh, mais du côté allemand. Donc c'est transfrontalier. Donc c'est une école française, mais sur le territoire allemand. Mm -hmm. euh, donc au niveau euh, de l'enseignement bilingue, effectivement on a démarré par du paritaire. Et on se rend compte, maintenant ça fait... Euh, Euh, six ans, qu'on se rend compte que ce n'est plus suffisant pour que les enfants euh, soient véritablement bilingues. Et euh, du coup, euh, en s'inspirant justement des autres euh, régions, c'est pour ça que c'est important qu'on qu fasse partie du réseau ISLRF et Escolim, euh, on tend vers l'enseignement immersif. Donc euh, euh, en maternelle, donc il y a la moitié euh, qui est en allemand et l'autre moitié en alsacien. D'accord. Parce que notre particularité, c'est que notre langue régionale, euh, c'est la langue standard hors-deutsch, mais aussi la version dialectale. Donc voilà, on a ces deux versants. Donc on peut compléter, euh, sont assez avec très complémentaire. Avec, avec des grandes différences Non, c'est très proche quand même. Mmh. Ouais, voilà. Alors il faut dire aussi qu'il y a, au niveau de, de l'enseignement bilingue, dans l'école publique aussi, c'est quelque chose qui est, qui est important en Alsace. Oui, pas suffisamment, parce que là aussi, s'il y a une... Euh, une nouvelle politique linguistique au niveau de l'ASAS où on voit que les objectifs sont pas atteints. Il n'y a pas assez euh, d'enseignements bilingues. Donc, euh, on, on, on y souhaiterait maintenant arriver à 25%. Euh, mais le système bilingue public ne fonctionne pas, n'est pas satisfaisant. Donc, nous, on a énormément de demandes aussi, hein, mais malheureusement pas les capacités au niveau de, des locaux. On est vraiment bloqué par les locaux pour pouvoir euh, développer... Euh, Mmh. nos écoles quoi ou créer de nouveaux sites parce que les, les maires sont même s'ils sont convaincus ne, ne sont pas prêts à ouvrir une école dans, dans leur dans leur commune quoi mmh. jean louis Bblenet donc euh, on y ben non Je... non. Serge Guigaud. <rire> Serge gigot donc, vous des D1 à Bretagne. Donc, euh, bon, là aussi, c'est vrai que depuis longtemps, il y a des relations entre les, les écoles bretonnes et, et du Pays-Basque. Vous êtes tenez en quelle année Alors, les écoles d sont en 1977, donc euh, deux ans après donc la Bressola, comme on vient de dire tout à l'heure, mmh. et euh, aussi sur l'exemple des Icastolas, Castolac, et, et donc... Euh, où les fondateurs sont aussi descendus euh, donc au Pays-Bas, et je crois même ici, rencontrer les enseignants de l'école du Saritz, euh, pour euh, justement euh, prendre exemple et ouvrir les premières écoles. Mm -hmm. Alors on a commencé, donc d'ailleurs il y a 38 ans pratiquement exactement, puisque la première école s'est ouverte à Pâques 1977. Donc euh, pratiquement cette époque-là, dans une un petit village du Nord Finistère. Et donc euh, actuellement, le réseau Diwan euh, est arrivé à, à 44 écoles primaires, 6 collèges et un lycée, ce qui fait à peu près une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine d'établissements scolaires étendus sur toute la, la Bretagne historique. Parce qu'on a une particularité aussi, c'est que euh, la Bretagne administrative ne faisant que quatre départements, nous sommes aussi implantés dans toute la Bretagne, donc aussi en Loire-Atlantique, qui ne fait pas partie de la Bretagne administrative et qui dépend aussi d'une autre académie. C'est aussi une autre particularité. Mm -hmm. Et combien de combien d'élèves scolarisés Alors, alors actuellement, on est à 3850 exactement. Et donc à la rentrée, on dépasse les 4000 pré en prévisionnel. Et c'est vrai aussi que c'est la première école qui a présenté un, un lycéen en, en langue locale, enfin en langue locale, en, en, en, en breton, qui a présenté le, le, le bac en, en breton. Ce pas tout à fait non. vrai. C'est-à-dire que la, la personne en question n'était pas à Divan. Mais c'est vrai ah, que c'est aussi un précurseur, c'est un des premiers qui a passé le bac en breton. Et d'ailleurs, cette personne-là, qui s'appelle Gilles Quilivéré, ouais. est actuellement CPE du lycée Divan euh, à Carré. Et, et donc, quelle est la progression ces dernières années, justement, de, de, de ben, ces structures Et est-ce que c'est un peu le, le même cas de figure oui. que dans les autres régions, avec euh, notamment une forte demande, difficulté de, on, de répondre à cette demande ben, On a on a euh, à peu près euh, 4% 3-4% d'augmentation euh, en, en effectif euh, tous les ans. Bon, avec un, il y a eu un petit problème en, en 2013, où on a eu un petit peu moins de un petit peu moins de croissance, mais depuis quand même quelques années, on est en moyenne à 3-4% d'augmentation au total sur tout le réseau euh, au niveau du monde. Donc la demande la demande est assez forte. Et les difficultés, euh, beaucoup, viennent de, de, de plusieurs facteurs. Donc, un des facteurs, c'est de répondre à la demande aussi en euh, proposant des enseignants. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des à, à mettre des enseignants euh, souvent euh, dans certaines écoles. Alors ça dépend bien sûr du lieu. Euh, mais euh, c'est c'est un des problèmes après il peut y avoir d'autres problèmes euh, pour l'ouverture muniécole concernant les locaux euh, choses comme ça mais dès qu'en fait un des parents qui portent un projet euh, sont convaincus etc on les accompagne il arrive à répondre à, à la demande voilà ouais. euh, le projet va jusqu'au bout vous êtes suivi par les pouvoirs pouvoir publics localement Ben, ça dépend des cas. Oui. Euh, je pourrais dire que globalement, oui. C'est-à-dire que euh, nous sommes subventionnés euh, à une certaine hauteur par les, les le conseil régional, euh, les conseils généraux, qui s'appellent conseils départementaux maintenant. Euh, donc on a, on a des aides. Après, euh, ça dépend des situations locales, par exemple pour certaines écoles, où on peut avoir, suivant les mairies, certaines difficultés. Soit on a des mairies qui sont assez pour euh, avoir une école des mondes. Donc là, généralement, ça se passe bien. Zertén foa, on adelemerri, ki n'hozat pa tro. Itzuli hori bukatzeko eskualeria zeremintza egiten, Pasikal Indordion, hemen ikastolak uh, ere. Zertan, hote dira, progresio hori zertan, gaur egun, beraz, argazkia, gaurkoa, eta eta jadanik pentsatzen alde alde duen urteari. Bon, diadanik bada gauzabat uh, guk ere eh, bertzek jasaiten uh, dutan uh, eta progresio ikaragari hori gukere bat dugu uh, ninaen nuke eman zenbaki bat uh, baxatu bakitaz dela bater egokia gokia irratian zenbaki dike maitea baina amagurtez, bimila eta uh, lauetik bimila eta amalaueko uh, arte uh, mila egun eta ogoi eta ikasle gehio badira Euskal ejian. Ipar Euskal Egean mila eta egun ikasle gehio badira horietaik, antzu irudu egun, berri egun ta eskola publiko eradoaz, anartean, eskola privatuak galdu ditu berrogoi, baina sehaskak bildu ditu sortzieun talatonoita bat. Egan baita, guti gora bera, hartzen balin baitugu azken hama jortetako sifre ofizialak, izaiten alzen garapen osotik, sehaskak hartu duela egun, ba, antxularo goia, egun ekolaro goia. Ba, zorrek erakusten du argiki, ba nun jendeak baduela goxe bat, Uh, gure su-sistemen dako Sekulako goxia badu eta Eta dugun uh, Krisia nunbait eta garapen krisi bat Betik gehiago beharko genuke Medio gehiago, erakasle gehiago uh, Egoitza gehiago Baina ez ditugu Eta hor nunbait Batitugu, bost gure bostxarretan Batitugu Ebe ezberaintasun hainitz eh, Tratamendoan Eta abar Baina badugu dugu ezberaintasun matere Nola aurre egin hori Egan abaita, ebe guk sehaskan erabaki dugu, ez digenuela behin ere baztertuko hauk bat. E, buraxoak egiten mali maudute sehaskaren autua, hartuko dugu. Naiz eta lekurik ez ikan, naiz eta erakasle e, eskasi izan, ebe tanpi. Artuko dugu, e, pentsatzen baitugu, ez zin dugula kondenatu, hauk hori, ebe Euskara ez diakitea. Nola malo ruski, e, behitze saaretan, da batzu Euskaldun zen Bereziki familitransmisio zerbait baima da, baina family frantses hututsa bain badakigu, hu, xare e, baddakigu sarelimidunak ez dueela lohtuko hoogen eusgaratzen. Bez erabaki dugu askan be agusien harttzeat. Alors donc, Pachkal nous parlait un <coughs> peu de la politique qu'ils ont choisi à HHK, c'est-à-dire d'accepter toutes les demandes, en fait, quelle quel que soit la, la situation même financière des, des structures, de, de, de répondre à, à la demande, de, de voir ensuite comment est-ce qu'on pourra équilibrer la situation Quelle est la, la, la politique qui est euh, qui est mise en place justement par les différentes structures alors euh, d'après ce que j'ai compris donc en bretagne ça serait un petit peu le même oui, euh, le même point de vue et le, mmh. la même pratique oui. à, à dit euh, dès que en local il y a des parents ou des futurs parents etc qui souhaitent porter un projet d'école donc ils le déclarent, et, et nous mettons en place un accompagnement qui dure généralement entre un an et deux ans pour permettre d'ouvrir une école dans de bonnes conditions avec des élèves suffisants Les locaux et, euh, et donc l'enseignant qui va bien compétent. Euh, donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place là, il y a quelques années. Et là, les premières écoles, à la rentrée, par exemple, on va ouvrir une au moins une nouvelle école qui a, qui a suivi un peu ce processus. Et donc euh, et donc il, ça va se passer très bien. Ouais. Mais il faut, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'effectifs. De, c'est-à-dire il faut qu'il ait... C'est-à-dire que nous on demande on demande 14 élèves. D'accord. Pour ouvrir. Mm -hmm. Et donc s'il y a une demande dans un endroit, vous essayez de, de développer un peu cette demande pour arriver à à, à ce, voilà, minimum, donc, à ce nous on incite les, les porteurs de projets à justement à faire des réunions, à, à mettre en place des, des en fait des actions un peu Euh, symbolique euh, ou des actions festives pour euh, pour faire connaître Diwan et pour faire connaître euh, mmh. donc les, le réseau Diwan et, et la méthode et les, donc l'immersion en, en langue bretonne et donc à ce moment-là les, les parents euh, peuvent ainsi euh, amener d'autres personnes qui pourraient être intéressés euh, au projet et à ce moment-là une structure peut, peut se monter les parents ou les futurs parents d'élèves prennent des responsabilités dans ces structures commence à s'organiser, et là, euh, avec pour projet d'ouvrir une école, et là, ils vont commencer avec notre aide, donc à chercher ben, des, de l'argent, à chercher des locaux, à chercher donc des élèves, et, et ça se met en place comme ça, euh, par, un, par un processus qui, qui est un peu jalonné, puisqu'on a mis en place quand même des, quelques jalons, et euh, pour permettre d'ouvrir une bonne commission Et là, donc, euh, une nouvelle école, école qui va s'ouvrir euh, dans le Cap 6-1, en Finistère, euh, à la rentrée, Euh, qui a suivi ce processus là et eh bien l'école elle va ouvrir avec euh, des locaux fournis par par la mairie euh, de pont croix et euh, les élèves les 14 élèves ou même peut-être même plus qui, euh, qui qui vont bien. Et donc euh, dans cette zone là aussi il n'y avait pas encore d'offres euh, di monde euh, de Dans ce qu'on appelle le Cap chez nous, il le, pointe, le point la pointe du Rhin, c'est toute la pointe en fait est là, qui est le, qui est le Cap -Sysain. Donc dans cette zone-là, il n'y avait pas encore d'école d'immondes. Donc là, ça va être la première euh, du camp. Mm -hmm. Ailleurs, comment ça se passe Alors, euh, je ne sais pas, Mickaël, du côté... Oui, euh, ben, nous, euh, pour le, on a une forte demande sur les écoles existantes, excessive même. Et donc on se pose la question d'ouvrir ailleurs pour euh, alléger et permettre d'intégration dans des communes voisines. Mais dans ces communes voisines, pour le moment, on n'a pas de demande euh, venant de parents. Euh, donc on va on essaie, on pense pouvoir ouvrir euh, à l'occasion de notre 40e anniversaire un centre supplémentaire. Et on est en train de sonder diverses communes, euh, voir les possibilités. Et s'il n'y a pas de... Contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui comme c'est les 40 ans s'il n'y a pas de disons de collaboration au niveau communal on envisage de euh, d'acheter ou de louer un terrain et d'installer une école sur ce terrain et de créer donc euh, encore qu'il n'y ait pas de complicité ou de collaboration de la de la commune de créer une nouvelle école voilà le projet que nous avons j'espère qu'on arrivera à le réaliser à l'occasion de cet anniversaire mm. En alsace comment ça se passe alors pour une ouverture donc euh, actuellement comme je disais tout à l'heure c'est la, la problématique des locaux euh, du coup euh, là c'est surtout les écoles euh, des grandes écoles qu'on a on a agrandi À travers en demandant aux parents de participer aux travaux, donc il y a un, un engagement euh, associatif euh, très important. Euh, du coup, là, on a on va créer à Guenaud, par exemple, deux nouvelles classes à la rentrée, à Mulhouse euh, aussi une classe supplémentaire, et la dernière euh, école qui a été créée, c'était à Moche, donc c'est un village dans un, au fond d'une vallée. Euh, là, c'est la commune qui a mis à disposition une, une salle. Hum mmh. Voilà, donc on essaye, euh, là où il y a les demandes, de, de convaincre les, les maires et les communes de, de mettre à disposition des, des locaux, quoi. Parce qu'il y a une forte demande, quoi. C'est ça qui y a. C'est désolant, quoi. C'est pas désolant qu'il y ait une ben forte demande. C'est aussi une là. forte demande aussi, de, mais qu'on peut pas, pas y répondre. répondre. c'est ouais, oui. ça, oui. <rire> oui, alors, euh, du côté de la en fait, C'est vaste, donc on a des réactions et Un des peu actions peu différente, différentes, ouais. par exemple... Bon, mais nous, euh, quand on crée une école, pour créer une école, on ne cherche surtout pas des enfants. Il y, en a, il y en a déjà que, Non, on ne cherche pas les enfants parce que un projet d'école, c'est 2-3 ans pour mmh. le lancer. Et souvent, mmh. euh, ce qui risque de se produire, c'est que si on a des enfants dès le début, quand l'école sort, euh, ils sont trop grands. Alors les gens qui se sont levés le maffre, ils sont un peu dégoûtés. Non, il faut pas... Nous, on, on crée des écoles en, en fonction de conditions, maintenant par exemple en Languedoc on est massacré par la par la région donc on peut plus créer d'école en dehors d'un accord avec une mairie. Il y a d'autres endroits où on crée même si on n'a rien, aucun soutien, si on pense qu'il y a des gens qui qui en veulent et on accompagne. L'école ensuite elle se remplit, c'est un conteneur. Donc pour qui il y a des enfants, il faut d'abord faire le contenant. C'est comme il te faut une bouteille pour apporter du liquide, si tu l'as pas, c'est pas la peine de, de, de dire que qu'il te faut des, des enfants. Donc on est dans cette démarche-là, on a une énorme demande de création d'école, à laquelle on ne peut pas faire face, qui est variée, mais on a des grosses demandes. Alors ensuite, bon, euh, par exemple, à Languedoc, on ne fait plus, depuis quelque temps, d'école sans un accord préalable avec une mairie, Mais il y a des endroits où on va au patac, direct, et donc on fera contre, euh, par exemple, à s'insérer dans un pays qui est la laïcase, qui est affreux, avec aucun soutien, on en crée une école, on la soutient avec les fédérations, mais on est en train de gagner, parce que là aussi c'est une position de combat. Voilà, donc on a une grande demande actuellement, et ce qu'on essaie aussi de faire, je vais par va en parler avec les Catalans, c'est intéressant aussi c'est de doubler dans une ville qui a déjà une. Alors ça mmh. nous on fait beaucoup mmh. maintenant de doubler par exemple à Béziers maintenant on en a 3 ce qui est bien à Montpellier on a l'équivalent de 4 et de, de, de doubler et de faire qui ait plus d'écoles dans la par exemple à Narbonne on en, en a deux bientôt trois Carcassonne on en a deux bientôt une troisième et donc euh, parce que celui qui a commencé Euh, bon mais déjà il a fait le plus difficile c'est de démarrer ah, et donc pour nous quand on crée une école souvent c'est un pansement qui est donné par la mairie sur la blessure de la langue mmh. alors il accepte de donner un pansement symbolique et il faut que nous on gagne la seconde la seconde ça veut dire on sort du pansement symbolique pour entrer dans un processus voilà. donc c'est aussi intéressant de gagner la seconde école et la troisième dans une ville en plus si on veut alimenter du secondaire il faut qu'il y ait plus de densité. Mmh. » Uh, Pascal, uh, <coughs> horrean uh, gaur bildua, fen gaur eta atzo funtsian bildua sistemen eskualerian horrean bi egitura kustion izendatu ditut eh, eskolim eta ISLRF uh, bon, seikiago mintzatuko gira hortaz or, eta elkarte hortako presidentarekin ma iran bitz ez uh, ala ere gure entzuleeri presentatzeko zer dira egitura horiek? Alor, bi egitura horiek, be bosten artean, bost izkuntzen eta bost egituren artean eginiko bi elkarte ezberdinak dira Bata beraz, Jean du dou uh, l'enda carrière d'enpostua eta ISLRF ref da. Oro zerrena idoan iesele da Institut supérieur des langues de la République française. Oro bixtanen ala ko izen batekin, eh bat be umoretsu eh bat zen, ya danik existitzen estideniskun so dien da ko, bai gure bostentzat. Uh, Oficialki, latonoita, malaua, mabostean, elkarte-kontratuan sisteman uh, sartu baiginen, eskola guziak, uh, gure formakuntza centroa uh, egin behar ginoen. Beraz, ISLRF da gure formakuntza centro haman komuna, uh, mutualizatua. Genabaita, gure edak hasleek, islrf bil uh, bilzen dituen xosak, bat lehazen ditu eta gero bako bere alde ebeaz euh, <coughs> Bretagnean da Kelen formatzu zentrua Aprene Occitanean euh, eta, eta guk uh, uh, Katalunian, Alsazian eta Xerxkan baitugu CFP Centro de Formation Professionel batzu eta Errakashleak formatzentugu Konkurtsoari preparatzen eta horain berriketan masterak ere uh, nunbait uh, uh, proposatzen Hor, uh, harigira lanian justu Gure master propuioaren lortzeko. Uh, master immersion uh, lortu berduguna. Hau da ja, ma bat... Master, gana e, uh, joo, edakas leiz eiteko? Edakas leiz eta... eiteko, berdela, bak gehi bos teko uh, formakuntza bat, fin, diplomabat, master bat, eta gainera berda konkurtsua pasatu ere, uh, uh, eta behaz, bi formakuntza guzioreek, uh, guk ditugu kudeatzen, uh, mutualizatzen, uh, eta hainbat egozeta. Uh, bai, uh, oien ahizko... Ma mamian erjanezake, eh, elgarrikin eh, petsatzen dugun, zer eramamiak dugun, zer erakatsiber diegun, gure erakasreak. Eta bigarren egitu da, hor, oh, oh, nina izleendakani, hau oh, da eskolim. Eskolim da egitu da politikoago bat, bosten artean eusatzen duguna ere, eta <coughs> eskolimen uh, sedeak zoen dira, da lenik muriltzede duaren uh, sustatzea, Laguntzea eta esplikatzea ezaltzen ez dutenei, eta Frantzian uh, gehiek ez dute zautzen. Bigagena da gure hizkutzenako ofizizialtasuna baten uh, eta uh, lortzea. Eta hirugarren uh, ardatza ejan ezekeeta pixka bat gure sistemen uh, politikoki defenditzen ere uh, ministerizekin eta ber donc deux, deux structures qui se retrouvent en ce Congrès et Jean-Louis vous êtes président justement de l'ISLRF euh alors euh, Pascal nous a présenté rapidement quelles étaient ces, ces structures leur fonction euh, pourquoi pourquoi vous avez monté l'ISLRF et et pourquoi un tel sigle. Alors ouais pourquoi le sigle mais le sigle c'est parce que Il euh, y a de l'humour, d'une part, euh, ou une cauda venenum, c'est dans la fête du titre qui est l'humour, puisque nos, nos langues sont sans statut dans la République, et on arrive à obtenir que la République finance la formation de maîtres dans des langues qui n'ont pas de statut. Ensuite, nous sommes dans la République française, nous sommes aussi républicains que ceux qui veulent dire que nous sommes de je ne sais quoi, ou qu'on est dans l'enfermement... Donc communautaro, linguistico, paello, ludico, je ne sais pas quoi. Ils veulent nous renvoyer à des vieilles calanes, à des, vieilles, à des enfermements. Non, nous, on est aussi républicain que les autres. Il se trouve qu'on est dans la République française pour le meilleur et pour le pire, mais même pour le pire puisqu'on n'a pas de statut. Donc nous sommes objectivement des langues de la République française. Nolens, volens. Qu'ils le veuillent ou non, nous sommes là-dedans. Et nous y sommes, et donc nous le revendiquons. Donc ça, c'est pour le nom. Euh, puis en plus nous sommes nous l'exemple d'une ouverture et d'une coexistence que les français feraient bien de nous imiter et de nous euh, considérer puisque nous nous travaillons ensemble avec nos différences et non pas malgré elles ce que d'oken devrait apprendre à faire. Voilà. Donc ça c'est notre donc. Euh, ensuite pourquoi on a fait lier parce que c'est simple. On a d'abord ça s'est fait en 97, c'est-à-dire peu de temps après le fait que grâce à Bayrou Nous soyons rentrés dans la loi de 59, et donc, euh, avec délégation de service public et donc, il fallait former des maîtres. Bon, on a essayé au début, c'était l'accord, l'accord était dit qu'on devait faire avec les IUFM, mais ils sont, euh, ils ont une vraie phobie de ce que nous sommes, ces gens-là. Donc, euh, on a rapidement euh, monté, apprené d'ailleurs, qui est un, un établissement d'enseignement supérieur, Et comme euh, les Occitans, même si notre espace est grand, nous savons que nous devons être modestes parce que nous avons peu d'effectifs et nous sommes de petites choses. Et donc on a rapidement pensé que si on voulait avoir une vraie structure de formation des maîtres, il fallait que l'ensemble des gens qui étaient dans l'immersion se mettent ensemble. D'une part parce que c'est intéressant de travailler ensemble quand on a le même objet. Et puis deuxièmement, euh, de se mettre ensemble pour avoir une taille critique différente pour pouvoir demander et obtenir que l'on ait une formation spécifique, puisque nous faisons quelque chose de spécifique, qui est l'immersion. Mmh. Et l'immersion, ça veut pas dire d'avoir des enseignants qui savent un peu parler la langue, mais il faut qu'on ait des enseignants qui aient la capacité d'avoir toute leur vie intellectuelle dans la langue, qu'ils vont enseigner, qui va être leur langue de travail. Voilà. Donc on a réussi à obtenir ça. Il faut dire que avec le gouvernement actuel, qui est un gouvernement très jacobin, nous avons des grosses difficultés et ré réformer la réforme de Sarkozy de la formation des maîtres et ils nous ont ressorti les aspects c'est un truc qu'on ne peut prononcer qu'un interdu pratiquement et donc et qui est aussi désagréable que se connaissait qu expulsé c'est quoi les aspects on parle d'enseignement et de professionnalisation et'école supérieure de professionnalisation et d'enseignement C'est ce qui fait la suite aux IUFM, voilà et qui est fait, il y a un par académie, qui a le monopole de la formation des maîtres, et nous devons patcher avec ces gens, en général peu accommodants, pour euh, faire la formation des maîtres et éviter d'avoir un démantèlement de ce que l'on a fait. Donc nous demandons, nous, une formation et des masters spécifiques pour faire la formation des maîtres immersifs. Alors, comment ça se fait ça dans, dans ces centres-là, il y a, il y a une, euh, une partie spécifique pour justement ces enseignants-là ou... Alors, on a changé de métier. Autrefois, on ne faisait que la, prépar... la préparation au concours. Mais maintenant, depuis la réforme avec les masters, on doit faire des masters. Et on a eu un exemple de coopération particulièrement intéressant avec l'Université de Perpignan, où on arrivait à travailler dans des choses qui étaient à distance, qu'Hélène travaillait chez eux, il faisait chez eux, mais on savait travailler avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des cours à distance, du travail en collaboration, des échanges entre les professeurs et les enseignants, des échanges aussi dans les entre les organismes, ce qui fait qu'on arrive à travailler de nos jours et à faire du travail collaboratif à distance. Ce que n'ont pas encore compris les divins espèces qui veulent nous assigner à résidence et à obligation de venir physiquement suivre les cours hein, ils sont un peu encore eux c'est euh, le silex devant la grotte là, tu vois, et là, et, et ils disent nous nous sommes les modernes et nous on a du mal d'ailleurs pour dire les choses comme elles sont cette année euh, on a des enseignants qui ont payé des, des étudiants plutôt qui ont payé leur, euh, leur, leur frais d'inscription à l'université et donc l'ESPE et, et l'ESPE refuse de nous donner accès aux cours à distance mmh. voilà des cours sur Internet c est, c est, et nous demande de payer pour corriger les copies c'est quand même fort de la fait voilà donc c'est les gens gracieux avec qui nous devons travailler et donc nous sommes en position de combat actuellement pour obtenir il nous faut une maquette euh, de master pour l'enseignement bilingue Et puis qu'on nous donne un peu plus de latitude pour le mener ensemble, comme nous avons déjà montré que nous sommes capables de le faire. Or, nous savons que les autres, eux, ils sont incapables de le faire. On a bien compris la peu les <coughs> la lutte que vous menez actuellement avec les institutions c'est pas toujours facile mais j'aimerais revenir en peu sur, sur l'objet vous avez dit bon euh, de se regrouper c'est important et c'est il faut arriver à une masse critique euh, mais aussi en même temps euh, vous former des enseignants qui, qui travailleront dans des langues euh, différentes spécifiques de, de, de la région mmh qu'est-ce qui se fait en commun et qu'est-ce qui se fait ensuite euh, enfin il y, y a différentes parties dans la formation que, que vous organisez en commun euh, et les enseignements dans les langues euh, ça, ça a été extrêmement variable ouais. on a eu des périodes où on travaillait où les tout, tout le monde ne travaillait dans le même lieu mais ensuite on a on a formé quand on formait au concours c'était une chose on avait plus de choses en commun puisqu'on formait uniquement au concours qui se passe en français, etc. Et on faisait la formation des maîtres par ailleurs, puisque nous faisions la formation dans nos langues. Maintenant, on est un métier différent, puisqu'il faut faire des masters. Alors, dans le master qu'on a fait, première version, version master Sarkozy, là, on était arrivé avec l'université de Perpignan, à avoir quelques... il y avait des... je sais plus comment ça s'appelait, les unités de... Ben, ben, ben, ben, des unités de valeur, mm -hmm. qui étaient communes, l'on faisait sur des cours communs mais faits à distance avec un professeur qui pouvait être d'un côté, ça peut être un breton qui le fait pour tout le monde, mmh. ça peut être un professeur de Perpignan puisqu'on était avec Perpignan, et puis euh, des choses qui étaient très spécifiques. On peut avoir aussi des matières qui sont communes, euh, les maths, mais qui sont enseignées sur un programme qui est défini ensemble, mais qui sont enseignées dans chacune de nos langues. Mmh. Mmh. Voilà donc les capacités de travailler concrètement euh, avec plusieurs langues, sont beaucoup plus grandes que celle que l'on croit. Bon, si on définit, un, par exemple, une unité euh, scientifique, on peut la définir ensemble. On va faire le programme ensemble. On va, va définir qu'est-ce que c'est qu'on y met dedans. Comment on l'organise. Euh, quel est, va être où, s'il y a un, un professeur qui va être euh, ménaille, etc. Et ensuite, adapter cela. Soit le traduire, soit sur le conseil de faire les cours différemment, dans chacune de nos langues. Donc les, les capacités de travailler sont bien plus grandes que ce que l'on croit et ça on les a expérimentées. On a bien travaillé pendant les dernières années, y compris avec l'Université de Perpignan. Actuellement, on nous renvoie aux ESPE qui refusent ça. La part, la part même pour la formation des maîtres bilingues, la part de langue dans les ESPE est dérisoire. Mmh. Elle est dérisoire. Et ils veulent nous ramener au dérisoire. Et donc évidemment, nous allons résister car nous pensons sans penser que nous sommes les phares de l'humanité, que nous sommes tous sauf dérisoires. Mmh. Alors Karine, vous avez souligné l'importance justement de, de de cette formation, et la nécessité justement de trouver des enseignants dans, dans la langue, euh, qui il y a quand même des difficultés à trouver peut-être à un certain moment des, des enseignants nécessaires, mmh. euh, est-ce que justement le travail qui est effectué par l'ISRLF euh, euh, répond bien ou euh, à, à cette demande euh, Qu'est-ce qui a à améliorer Oh, plein de choses <rire> euh, effectivement nous nous euh Alors, notre région est spécifique parce que, bien sûr, il y a la proximité de, de l'Allemagne par rapport à l'enseignement euh, en allemand, mais euh, au niveau de... Justement, pour répondre à tous les critères, la nécessité des masters, de la formation, du concours, etc., il faut qu'il y ait un niveau de langue. Nous, on souhaite pour nos écoles un niveau de langue euh, excellent, quoi. Et donc, c'est que à travers une formation spécifique et, justement, par rapport à, à l'immersive, puisque nous, on On, on tend vers cela on veut vraiment euh, aller vers l'immersion euh, complète comme dans les autres euh, régions donc on s'inspire aussi de, de tout, toutes leurs expériences de chaque des régions chacune des régions et euh, donc là c'est vraiment primordial pour nous quoi mm -hmm. en bretagne serge euh, en bretagne où est-ce que vous enêtes les au niveau de, des enseignants il ya vous arrivez à trouver des enseignants qu'il faut euh, euh, ou on, a... on peut avoir des difficultés euh, euh, par exemple les, les étudiants puisqu'on a, on a parlé de, de master, euh, etc. Ouais. Donc nous avons notre de formation qu'Hélène. Et tous les ans, nous essayons d'avoir, bon, c'est un peu difficile, mais on y arrive quand même depuis quelques années, euh, plus d'une dizaine d'étudiants. Actuellement, je crois qu'il y en a 13 ou 14 euh, actuellement. Donc ça, c'est un fait. Donc c'est des gens qu'on va former bien sûr problème du master comme vient de le dire Jean-Louis mmh. euh, là encore il faut se battre pour que faut aller chercher faut faut, faut qu'on puisse que nos étudiants puissent étudier sur un master d'enseignement spécifique euh, par immersion. Donc euh, bon, ça euh, c'est l'autre sujet. Donc nous nous formons euh, nos enseignants dans notre centre et une fois que ces enseignants sont formés et qu'ils sont validés par nous, nous pouvons les mettre donc euh, en classe. Donc quand on a des étudiants, une dizaine d'étudiants par an, etc., on peut se dire que si toutes ces étudiants vont au bout de leurs études, on, y, on va se retrouver avec cette dizaine d'étudiants, et s'ils sont validés, en classe, donc euh, au bout de la deuxième année dans notre centre, puisque généralement c'est au bout de dans la, deuxième, au bout, à la deuxième année qu'ils sont mis en, en face des élèves. Mmh. Donc sur ce biais-là, on, on peut euh, grosso modo affecter 10 enseignants sur une classe euh, prouve que tous les ont si on continue à ce rythme là. Euh, après ces enseignants là ils seront bien sûr dans des classes mais ils seront ils seront pas forcément ils auront pas forcément passé le concours ou s'ils l'ont passé ils auront peut-être pas eu parce qu'il y a pas assez mm -hmm. de poste au concours hein, si on euh, dit on par exemple les dernières années c'était trois postes maxi au concours. Donc si on a, vous comprenait bien que si on a 10 étudiants qui sortent et 10 étudiants qui passent le concours, qui peuvent passer le concours et qu'on a que trois postes il y en a sept non mm -hmm. pas le concours donc nous on les si c'est des étudiants des étudiants qu'on considère valables et qu'on valide on les met en poste donc euh, mes payé entièrement par euh, par la structure d'ibon. Mm -hmm. Hein. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont ah, bah, par la structure même Ah oui, il y en a il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns parce que en fait nous nous avons des classes qui sont pas euh, des classes ou des même des écoles complètement même dans des écoles contractualisées, on a des classes qui ne sont pas contractualisées. Mm -hmm. c'est-à-dire que puisque nous notre euh, Notre but, c'est de favoriser l'immersion dans nos structures. Donc quand on, quand on a une école euh, qui est contractualisée, l'éducation nationale peut dire « moi, ok, vous avez tant d'élèves, par exemple, vous avez euh, 30 élèves, hein, je vous mets euh, je vous mets qu'un poste ou deux postes, pas plus ». Et nous, on considère que pour faire euh, de l'immersion à hauteur de ce qu'on veut, il faut trois postes. Donc le poste qui reste, on le met, et c'est nous qui le payons. Mm -hmm. Voilà, puisque on, c est, c est, ça, ça sert notre projet. Et d'année à l'année, voilà. je pense qu'il doit y avoir de plus en plus de, de postes pas payés par l'association. Non, vous on est, mais le... on, on est à peu près au même niveau, mais des fois pas. ça augmente. Mmh. Euh, on est on est quand même à un certain niveau de postes payés. Et donc, euh, mais euh, donc euh, à, part, à part ça quand même, on a un développement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui. Et ça ce développement-là nécessite, comme j'ai dit, plusieurs postes, et, et des fois il est difficile de pourvoir les postes qu'on décide suivant notre grille d'ouverture ouvert, de, de postes donc, et c'est là, là qu'on peut et surtout ça dépend des lieux, par exemple il y a des lieux où c'est plus facile de pourvoir euh, des enseignants parce que souvent les enseignants sont là ou c'est dans une zone où la langue est parlée euh, plus couramment ou, ou plus mais dans l'est par exemple de la Bretagne euh, c'est plus difficile par exemple de, que des enseignants viennent enseigner dans l'est de la Bretagne mm -hmm. donc c'est plus difficile de mettre des postes Donc, euh, ou alors, il euh, y a aussi, bien sûr, euh, comme dans tout système, il euh, y a des, des enseignants qui travaillent, donc ils sont soit en arrêt euh, de maladie, soit ils attendent des enfants, etc. Donc il y a des remplacements à faire. Et pour faire ces remplacements, il faut aussi des ressources. Donc des fois, on peut être en manque de ressources. Ça peut arriver, donc on prend des vacataires, mais bon, euh, les vacataires, faut les euh, comment dire faut, faut les trouver, et quand il y en a pas, il n'y en a pas. Michael payol euh, du côté de, de la Catalogne, euh, c'est facile de trouver des enseignants euh, nous on a, on a, a, a uh, de, de la cataloggne sud voilà, a... on a un vivier ouais. d'enseignants formés jeunes dynamiques, en Catalogne sud euh, mais bon nous souhaitons que le rossillonnais qui est une variété dialectale riche du Catalan ne disparaissent pas non plus. Et donc nous favorisons dans la mesure du possible euh, la formation d'enseignants originaires de Catalogne-Nord. Et de ce point de vue, on déplore effectivement qu'il euh, n'y ait plus de possibilité, cette possibilité qui avait été trouvée avec le, entre l'ISLRF et l'Université de Perpignan, Ça nous allait très bien, effectivement, puisque c'était sur, sur Perpignan. Euh, ça a créé une, des, des difficultés supplémentaires et euh, donc euh, nous avons aussi le, des difficultés qui sont communes de ce point de vue à, à toutes nos structures alors ces difficultés là sont en partie liées au, au statut de la langue même le manque d'officialisation qui entraîne justement cette euh, ce, ce genre de problème et c'est pour cela aussi qui est né escolilim oronne desrennes présidente à bïti à Pachecal certaines c et escolimen est à bas aucoladen et à be sa goûtit un eta shunari begira baita ere murgiltze sistemaren onartzeari begira gauzak uh, mugitzen dira aintzinatu dira azken urteboetan bai aintzinatzen dira uh, emiki miki baina aintzinatzen dira eta aintzinatzen dira bereziki lokalki Jana baita toki, to, tokian toki antoki nonbait xenditzen uh, dugu jende bat badela uh, hain zinatzen ari hori buruz sen ditzen dugu ere gizartean, oroak e, eta aipatu ditugu goizuntan ere ez dakitzen bat elkahte bat diren Parixen edo Iria ondietan ele bidun edo elean izdunen alde egen baita e, kafe, bileng eta olakoak bat dira guain trumilka e, olako elkahte e, problema da jende horiek ikusten dutela e, <coughs> biztan dena elean Uh, ona, bainan ez du gaituzte behin edo ikusten gu uh, izkuntz uh, normal bat bezala. Nunbait, eta hori da, peskabatak igargea dena, da jendeak sailkatzen dituela uh, bi uh, izkuntza mota. Eta hor... Maluskhi dira oficiala que ta oficiala que do estatut is kunsa que ta berti. E hanai do risegu isenda francese english, francese english, ta shunar igitir. Hasim madusu elernis dun programa francese english e rusiah eta itzinatax. E risau isenenda catalunya, catalunya eta eta okstane baina. Ola da. Au ori da. Ola. Eta sarta ko be impliki espai togu estatutolik. Eta horretarako, behar badai potuko dugu gero, baina goizuntan, erabaki dugu, bertze deia dard bat egin merko dugula eskolegian, baina bertze ere haintu edutuk dituzdela, egin manifa bako txaren alde, <coughs> izkutza bako txaren alde, behaz urgiaren ugoita lauan, edo izan da goizuntan, ebe bai hemen daia dard, baina baita ere bertze likuetan, eginen enditu gula manifak. Oficialtasunaren alde, nola, ezingo gira haintzinatu, Uh, ez bali bat dugu hori bedaren Gero, niki genadu diada ez Erpentsatzen dutan ofizialtasunari buruz eh? Ne hor tagai, eni haitea Eni izkuntza ofiziala den Ala ez, eni etxean, eskolan e Eni egian eta niune Mainan problemada, babes uh, Juridiko hori, behar dugula Hintzinatzeko, gure egiturek behar dute Oficialtasun hori, len bailen Lortu, ez dakite nola Baina natsalmerko da zeit Eta hori joitenda eurokartaren Maino aise guguna do Alors Jean-Louis Iblenet, euh, les, les difficultés dont on parlait tout à l'heure au niveau de, de l'enseignement des structures, de formation d'enseignants et les difficultés avec les, les, les structures et l'administration existantes sont liées au, au, au statut de la langue, euh, manque d'officialisation. Alors c'est un peu l'objectif de Escolim, l'autre organisation aussi qui, qui se mmh. retrouve ce week-end. Est-ce que les choses évoluent dans ce sens-là Pascal nous disait que c'est quand même beaucoup plus facile. Il euh, y a une évolution de... Beaucoup de, de, de gens se rendent compte de, de l'aspect positif du multilinguisme. Mais dans ce multilinguisme, les langues euh, dominantes, euh, français, anglais et autres, ont beaucoup plus de place que que les langues minorisées. Euh, Est-ce que quand même, il y a une évolution vers une reconnaissance, justement, de, des langues minorisées, d'après vous non. Non. non, du côté de l'État français, donc C'est zéro on avait quelques espoirs dans ces zéro et on c'est pour ça aussi que on en parlait avec Esco dans le cadre d'Escoli mais il faut qu'on pousse davantage parce que l'évolution est mauvaise il y a eu le faux semblant qui nous a jeté jeté dans les pattes de la commission la charte européenne qui a été signée mais qui sera pas ratifiée il faudrait changer la constitution et donc changer la constitution c'était autant dire rien du tout c'était une une fausse promesse et un faux engagement Et il n'y a pas du tout d'avancée. Euh, nous, on est, par exemple, au niveau occitan, où euh, la destruction de l'enseignement de la langue est très avancée dans le secondaire. Euh, moi, je pousse pour qu'on ait une revendication d'un statut de langue régionale, au moins au secondaire, même au primaire. Qu'on ait au moins un statut de langue régionale, euh, j'utilise le terme de langue régionale parce qu'il existe dans la Constitution. Mmh. Donc, comme ça existe quelque part... Euh, Plu que de commencer sur une bagarre sémantique commencer sur quelque chose qui semble franco comestible puisque ça existe donc euh, euh, donc qu'un statut de langue régionale ou alors queon nous applique et que nous donne ce qu'on les corse c'est à dire euh, dans la loi euh, l'inégalité devant la loi est quand même flagrante puisque l'article 3 euh, dit que les langues régionales peuvent être enseignées dans le dans les endroits avec des conventions, dans les endroits où ces langues sont euh, en usage, et on sait que c'est un double volontariat, volontariat des parents, les enfants, et volontariat des enseignants, ce qui est très pénalisable L'article 312 11 il dit, la langue corse est une matière enseignée dans le cadre, l'horaire normal, des établissements de Corse. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a une obligation d'enseignement, une obligation de, de, de proposition et d'offre. Donc, on a une inégalité, il faudrait que nous ayons une évolution sur le statut, alors au moins un statut de langue régionale, dans le cadre de l'éducation nationale, ce qui n'oblige pas à modifier la Constitution, ou alors, dans le cadre de la loi, euh, ce qui est fait pour les Corses. Alors justement, est-ce que euh, ce qui est fait dans certains endroits, ce qui est fait en Corse, euh, est euh, euh, profitable, justement, pour, pour les autres régions, ou est-ce qu'il y a une ligne de démarcation, en fait Pour l'instant, il une ligne de démarcation objective, puisqu'elle est même marquée dans la loi. Donc, euh, par contre, en Corse, c'est un gros progrès. Alors, ils font pas de l'immersion, mais ils vont y venir parce que c'est nécessaire ces techniques Pour l'instant, ils n'en font pas. Mais enfin, il, il, et bien, en plus, ça permet aussi à l'Assemblée Corse, qui a beaucoup de pouvoir, là aussi on retrouve sur les statuts, en, en France, il y a une seule collectivité qui est normale, c'est-à-dire qui n'a pas la confusion de l'exécutif et du délibératif. Évidemment, c'est la Corse, dont la dimension, ça vous a pas échappé, c'est la seule, une des régions en France qui a la dimension européenne et mondiale, puisqu'elle n'est pas touchée par la loi euh, sur la réforme territoriale, et donc euh, la Corse est beaucoup plus importante que l'était l'Aquitaine, par exemple, voilà, puisqu'elle a déjà cette dimension euh, de pertinence mondiale. Voilà. Donc, non Il, il, on a un vrai blocage et on n'applique pas. on Il faudrait que nous ayons ce qui a été donné à la Corse, euh, ou alors, à défaut, au moins, minimum, un statut de langue régionale. Et ça, ça il n'y a pas besoin de modifier la Constitution. Il existe dans la Constitution, justement, une référence au fait que les langues régionales sont le patrimoine de la France. Il faudrait qu'on ait au moins ça. Nous, au point de vue occitan, on en a un besoin fou, parce que qu'en tuant l'enseignement dans le secondaire de l'Occitan, on a beaucoup de mal à avoir des, gens, des jeunes qui vont à la fac, puisque c'était la stratégie de Fillon, c'était couper la chaîne de l'éducation et la couper là où le maillon est le plus faible, c'est-à-dire dans le secondaire. Mmh. Alors, Michael Mayol, est-ce que, justement, ce combat-là, ce combat pour, pour l'officialisation de la langue, ou, ou au moins que, que les langues régionales est un statut reconnu et qui puisse être euh, utilisé euh est-ce que euh, justement euh, en Catalogne ça c'est euh, quelque chose qui est euh, repris par le, par les mouvements justement euh, qui qui travaille au niveau de la langue et, et est-ce que c'est quelque chose qui, qui qui peut prendre prendre corps en Catalogne Nord effectivement euh, c'est une revendication qui est qui paraît évidente, et je dirais que en Catalogne-Nord, il y partout, parce que euh, pourquoi les Corses obtiendraient effectivement un statut privilégié par rapport aux autres langues, dans un pays qui prône l'égalité comme principe euh, fondamental de la République, il y a une rupture d'égalité qui est manifeste. Je dirais que les Corses vont plus loin, puisque la, la collectivité territoriale corse, aujourd'hui, revendique la coofficialité mmh. du Corse, et, et que c'est là aussi, c'est une revendication parfaitement légitime, et qu'il me semble, là je ne veux pas m'avancer, mais en fait il me semble que nos mouvements se dirigent, plus ou moins, euh, vers euh, cette revendication qui est normale. Elle est normale, elle est, euh, je dirais, à l'échelle européenne, euh, elle fait partie du, du droit européen aujourd'hui. Mmh. Euh, donc euh, la France constitue, euh, avec la Turquie, qui n'est pas membre de l'Union Européenne, mais en fait qui demande à adhérer, euh, et peut-être avec la Grèce, euh, une exception euh, au droit européen, puisque quand on, euh, disons, euh, l'adhésion d'un nouvel État euh, à l'Union Euro Européenne présuppose euh, notamment le respect des minorités qui va avec la coofficialité de la langue donc de la, des langues minoritaires de l'état qui demandent son adhésion. Donc je pense que là aussi nous avons euh, disons des perspectives qui nous sont ou ouvertes euh, par les corses que nous devons utiliser dans nos combats respectifs et Scolim doit euh, mener une réflexion sans doute euh, sur ce terrain de la coofficialité. Alors Serge Gego, en Bretagne le, le terrain est, est est propice justement pour pour cette revendication là et puis pour engager un nouveau combat d'après ce qui nous a été dit là le, le 24 octobre rassemblement aussi autour de cette revendication, c'est quelque chose qui qui, qui peut prendre encore en Bretagne pardon. Disons qu'en Bretagne, ça fait longtemps qu'on demande une loi pour pour les langues régionales. Hein, euh, signer la charte bien sûr, déjà première chose ça ne nous, oui. oui, nous apportera pas grand-chose mais c'est symbolique ça ratifié pardon déjà mais ça ratifié tout à fait ça nous apportera pas grand-chose mais c'est symbolique ensuite vraiment une loi une loi cadre qui qui donne en fait des, des moyens d'action de, et d'existence mm. à nos langues et notamment aussi au réseau et pas au réseau immersif mm. tout ce qu'on a parlé tout à l'heure pour être réglé par ce genre de choses mmh. Donc ça c'est une revendication et c'est une revendication qui est portée par beaucoup de monde et, euh, et aussi qu'on va porter donc le 24 octobre euh, aussi en Bretagne. Et en Alsace, euh, où en est le mouvement, justement, par rapport à ce genre de revendication ben Justement, c'est ça, ça fait des années, effectivement, comme tout le monde l'a dit, qu'on qu se bat pour euh, la reconnaissance de nos langues. Parce que c'est vrai, en Alsace, bon, on a suivi un peu de, de loin. Il y a oui. eu tout un mouvement au niveau de euh, de, de la revendication institutionnelle, oui, oui, est très fait. important. Est-ce est ce que c'est est -ce est en oui. lien aussi avec la revendication de la langue Euh, ça renforce d'autant plus parce que comme euh, vous avec la, la réforme territoriale l'azace est noyé dans une grande région et euh, est, est totalement minoritaire par rapport à, à la champagne rdennes sous tout, tout, tout, tout, tout estentend de de départements et d'autant plus on, on, on craint justement pour pour notre langue régionale quoi et c'est d'autant plus in indispensable que euh, d'avoir cette reconnaissance de, de, de, de, de, et c'est une manifestation supplémentaire parce que là depuis la réforme euh, c'est vrai qu'on était euh, presque tout, tous les 15 jours on était dans la rue, les Alsaciens étaient dans la rue pour défendre euh, notre région mm -hmm. et là c'est d'autant plus par rapport à la langue, donc le 24 octobre c'est un objectif encore supplémentaire on n'a pas encore baissé les bras, il y a encore des manifestations il y a des pétitions euh, là on a obtenu 120 000 pétitions pour l'instant pour euh, par rapport euh, pour se battre contre la défendre l'Alsace par rapport à la grande région et euh, c'est vrai qu'on est très inquiet. Donc d'autant plus le 24 octobre que c'est important pour nous. Euskal, ordeon, e, mugimendu guri beraz berriz bultzatu nahi duzu, e, eta horren inguruan, egite da, bon, argangura beti ondiek badira hemen ipar e, ere eskolen eta ikastolen inguruan, bai e, ikastola egoitzak berak eta ikitzearen inguruan e, be, beti zalantzak ere gelditzen direla horaino, Beraz, beharrezkoa da, olako mugimendua berriz abiaraztia. Ez da dudarik gainera orren zundukezu ditugun arazoak bertzekere bizitzen dituzte. Beraz, guretako bizkia importanta da jadanik gure artean bitzia. Ikusteko be bertzekere bizitzen dituztenak be nunbait e be ikuspegi bera dutela. Beraz, guretako bizkia importanta da eta aratago uste guk eta hortarako bildua gira, Uste dugu, e, amanko munkia eta maite malin baitugu gai horiek Pariseren eren kontra, argitarak ah, egibi, ebe indak txuk gehio eta izaren girela. Ez da behinera antzi jala ere,